9-3, Mon démon démo kiss Man, bébé, chétan, sur les MC Novice Innovateur tel le micro Delvis C'est 00z, shoot 007, 2007 C'est au oh, taille taillés, messieurs y'a des tarés Taillé au visage de guerrier Dans ses mains la rage de gagner Cogner pour croquer, du flow croquer pour craquer Encore un autre, après qu'il ne pas dire c'est ma faute Sache-le, du fais ton bled, le hip-hop a des réels apôtres, prêt à redorer son blason, grimper des montagnes, gravir des plus hauts sommets, mais le j'ai mal sous les hommes, sont entre de merde pour consommer. Mais le drame d'une musique, mal comprise, marginalisée, souvent censurée, alors qu'elle fait partie intégrale de la société. Corinne à la belle, ouais, on son rebelle, web R-O-S-H-T-N-J-A, smash, lâche mic, sur ta gorge, point une hache, par où tourne la page. Dit komt, dit dag, dit bataille, maman! M'en fout de scène prophétique, gandi, visionnaire, au milieu de la forêt équatoriale, j'ai grandi, dit, ce qui te passe par la tête, écrit, laisse des mémoires pour les générations à venir, ensuite, avec les frelons, fais la fête, Babylone ressort des étoiles, lucide, à la loupe, analyse minutieusement chacun de leurs propos, je dépend d'eux, si le De classe, supérieure, supérieure, pas besoin de feu. Le brûleur, brûleur d'instru, crameur, crameur de split de rime, c'est ici. T'aimes faire la perdition ici, simple et sans chichi, mais t'es mouche lourdie. Jungle dans Paris, de la Mais missile. J'arrive comme les corners relous pour le goal. C'est l'extra ball, ton oreille à la goal. La goal devant les conséquences de ses actes, c'est moi. En well, we mirage, well. de gage des corps, tes tailles, pas de taille, niaman. Que de la musique, bad pas de, pas de de de gun, gros spreef, summum, bon de flow. De Faut pas y aller, des crescendo, plutôt crescendo. De una de seconda. voor le hip hop, la luta continua. La victoria est certa, braillé, tous paré, positionner, armé, osage, route Dominique, ROSH tenique, incrédule, sur le chemin, On a mes consciences par mélélique File, analyse la queue entre les jambes, ma plus noire colère, c'est sur toi que je la canalise Lassitude, mon majeur dans le truc du cul du showbiz On est né, mon groupe de l'altitude de cette tuto, que toi représente Gros son, 100% pur sang et talent, gaffe à vos enceintes, c'est des si belles, mais toutes les chattes en cloque Venu sans équivoque, avec commission son première marque à cette époque, mieux vaut dire que jamais, réel fait Faut casmer, faut monter Peu importe faut vos propos Mais pour m'atteindre, faut, faut monter. monter Big up à la nigga nation CI, famille franche Faites de braves gens Mes larmes tombent rarement sous le sol de France Sauf quand à vous je pense redorer le blason De l'amitié, de la fraternité Une, une pensée à ce sens tendue dans un prix par un coupabal. Une pensée à 60 partis dans l'ombre de là-bas, comme l'aura, peut-être être plus jamais peut-être là-bas, là. si elle n'est pas comme on le dit.